บุ๊กทูเก้าสิบสาะโยคใช้เชื่อม subordoné n avec si subordoné n avec si ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ Je ne sais pas s'il m'aime e Je ne sais pas s'il m'aime ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Je ne sais pas s'il va revenir Je ne sais pas s'il va revenir ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Je ne sais pas si S'il va m'appeler, je ne sais pas s'il va m'appeler, เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ et s'il m'aime et s'il m'aime เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ et s'il revient et s'il revient เขาอาจจะไม่โทรมาหาดีฉันก็ได้ Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? D'ici, je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. D'ici, je me demande s'il pense à moi. d ม je me demande s'il e n n e autre. Je me demande s'il en a une autre. Je me d e a n d e s i l ment. Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. Il pense à moi. Il pense à moi. Il p u n r e à moi. Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? i ด้ e i l d i t la vérité. Et s'il dit la vérité? Chant je, pas, a, je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Je doute qu'il m'écrive Je doute qu'il m'écrive ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Je doute qu'il m'épouse Je doute qu'il m'épouse เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Et s'il m'aime เขาจะเขียนมาหาฉันไหมเขาจะแต่งงานกับฉันไหม